50 languages 57. 57. Chez le médecin Chez le médecin J'ai rendez-vous chez le docteur J'ai rendez-vous chez le docteur J'ai rendez-vous à 10h J'ai rendez-vous à 10h Quel est votre nom Quel est votre nom Veuillez vous asseoir Dans la salle d'attente. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Le docteur va arriver. Le docteur va arriver. Où êtes-vous assuré Où êtes-vous assuré Que puis-je faire pour vous Que puis-je faire pour vous Avez-vous mal Avez-vous mal Où avez-vous mal Où avez-vous mal J'ai toujours mal au dos. J'ai toujours mal au dos.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 Je vais vous faire une piqûre. Je vais vous faire une piqûre. Je vous prescris des comprimés. Je vous prescris des comprimés. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie.